Unité 1, bilan, exercice 5. Écoutez et cochez la bonne case. 1. Mon amie italienne aime le théâtre. 2. Les étudiantes japonaises parlent anglais. 3. Voici le nouveau professeur d'espagnol. 4. Je connais des chanteurs polonais. 5. Les étudiantes étrangères cherchent le centre culturel.